Men tranquille pour la fin. Deux heures de mix live. C'était les Daft Punk sur Énergie. Les Daft Punk jusqu'à minuit. Deux heures de mix live.